Quel est le mois de jeûne Le mois du Ramadan est le mois de jeûne, et c'est le mois où le Coran a été révélé.